qui assuré la mise en œuvre. Merci pour votre fidélité, auditeur et auditrice de la radio Sanganino. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée Donc, voici d'abord les grands titres. Les mutations des juges et présidents des tribunaux de résidence qui sont en train d'être opérés par le ministère en charge de la justice et ne constituent pas une punition. Trouver l'organisation force pour la lutte contre le népotisme et le favoritisme. Vous entendrez aussi ce qu'en dit le barreau de Bujumbura et le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. A procédé ce lundi à la vérification de démolition des constructions anarchiques à mairie de Bujumbura. Les habitants de la zone urbaine d'Oboutelé, où ce travail a commencé, demandent les réponses à leurs inquiétudes afin qu'ils puissent reconstruire. Et à Chibitoke, on rapporte la charité de certains produits vivriers. Selon les explications du directeur provincial de l'agriculture, l'environnement et l'élevage, il, euh, il ne s'agit pas de la période de récolte pour euh, ces produits. Dans la chronique sportive, on va vous parler des défis qui hantent le, les journalistes sportifs. Et voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Bonjour, une personne est morte et deux autres grièvement blessés suite à un accident de roulage. Je suis venu ce lundi matin à la 7e transversale de Gihanga sur la route nationale numéro 5, la route bujumbura rugombo Selon les témoins sur place, un véhicule qui venait de Bujumbura roulait à très grande vitesse et a percuté trois personnes qui étaient sur moto. L'une de ces personnes est morte sur place. Deux autres, dans un état très critique, ont été évacuées à l'hôpital. Les habitants de Guihanga, de même que les autorités administratives, demandent à la police de roulage de bien veiller aux vitesses de véhicules et des motos. Je vous l'avais dit en titre, l'Organisation force pour la lutte contre le nepotisme et le favoritisme, Folicon F, trouve que les mutations en cours opérées à l'endroit des juges et présidents des tribunaux et de résidence dans différentes localités du pays ne constituent pas une punition. Dans un communiqué sorti ce lundi, le président de cette organisation, Gérard Hakidziman, euh, a pour des enquêtes minutieuses afin que les coupables soient punis. Je propose de l'écouter. Ces cette dernière étant, les autorités du ministère de la Justice effectuaient des descentes dans plusieurs de localités du pays pour divers objectifs, parmi lesquels, elles vérifier si le cadre du dit ministère a est convenablement la mission et qu'il est assignée. L'organisation Force d'Hôte contre le Népotisme et le Favoritisme au Burundi, Folicon F, remerciait vivement ces autorités par cette bonne initiative et appelait les autres ministères à procéder de la même manière. Cependant, il a été observé que en cas de manquement, les cadres sont sanctionnés par des mutations à travers lesquelles tous les juges de tribunaux sont mutés d'une province à l'autre. L'organisation Force de contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Fourcon prouve dans cette mesure une punition collective alors que la responsabilité est individuelle. Sachez que le changement du lieu de travail n'est pas une punition. L'organisation Force de contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Fourcon souhaite que les autorités du ministère de la Justice fassent des enquêtes pour que les coupables soient sévèrement sanctionnés et les innocents soient réhabilités de muter, remplacer ou suspendre les juges dans leurs fonctions. C'est la, la réaction du président de l'Ordre des avocats de Bujumbura après les mutations de certains juges faisant suite aux descentes de des ministère dans différentes provinces. Jean de Dieu dzengue président de l'Ordre des avocats de Bujumbura, fait savoir cependant que les concernés doivent être notifiés de ces décisions. Suivez-le. Il s'entretient avec Ornella Mouchou. Chaque fois qu'il y a une mutation, chaque fois qu'il y a une suspension, chaque fois qu'il y a une révocation, ce que je sais c'est que ça suit une procédure et ça se fait par une décision. Laquelle décision doit émaner d'une autorité compétente et doit être communiquée à la personne concernée. Je crois que la procédure a été respectée, j'ose espérer surtout que c'est quelque chose qui a été fait au niveau du ministère de la Justice, où il y a des gens qui sont compétents et qui connaissent les procédures et relatives. En cas de non-respect des règles de procédure, effectivement, ça a des conséquences parce que la partie résée peut initier une action en réclamation des dommages et intérêts, une action demandant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. J'ose espérer que la loi a été respectée, surtout que ça a été fait au niveau des institutions qui incarnent la justice et le droit. Jean de Dieu, il est président du barreau d'eau au Boujombo. Après une courte pause, parlons économie. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13 h minute dans les cieux de la radio Isanganilo, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. 37%. C'est le taux d'investissement enregistré par l'Agence de la promotion des investisseurs l'an 2020-2021 avec l'effectif de 62 entreprises qui ont bénéficié de certificats d'éligibilité. Lors d'un en café fait, de presse lundi, le directeur de l'API explique ce faible taux par le fait que la plupart des entreprises qui ont demandé les certificats temporaires d'éligibilité se trouvent au début de leur projet quant au quatrième trimestre euh, « Désiré Mouchalitse ». Indique que 47% des prévisions ont été réalisées, mais signale que la création d'emplois atteint plus de 104% des prévisions suivies. Plutôt, Désiré Mouchali, ces données propos ont été recueillies par Omer Douay. Au cours de cette année 2020-2021, 5108 sociétés ont été immatriculées. 20 890 emplois sont projetés. Dans le cadre de la mise en application des dispositions Code des investissements, 50 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements ont été octroyés, correspondant à un montant d'investissement prévisionnel de 846 245 261 451 francs burundais, avec une projection de 11 000 deux emplois. Parmi ces projets, 14,19 du montant d'investissement prévisionnel sont des investissements directs étrangers. Parmi ces 50 projets, 22 sont du secteur de l'industrie de transformation. Dans le but d'assurer le suivi de la destination des biens exonérés et de faciliter le travail de traitement des demandes de certificats temporaires de conformité, l'API a effectué des visites de terrain visant à vérifier si les entreprises ont respecté leurs engagements. Du 1er juillet 2020, Au 30 juin 2021, 119 certificats temporaires de conformité ont été délivrés pour 62 entreprises. Ces derniers ont déjà investi 205 567 544 470 francs burundais par rapport au montant prévisionnel, soit 37% de taux de réalisation. Ce taux faible est dû au fait que la plupart de ces entreprises sont au début de leur projet. Quant au quatrième trimestre, ces entreprises Ils ont déjà investi millions 600 179 francs burundais par rapport au montant provisionnel, soit 47% de réalisation. Sur 1791 emplois prévus, 1876 emplois ont été créés, soit en taux de 104,7%. Désiré Mouchali Tse, il est directeur de l'agence de promotion des investisseurs au Burundi. Et à présent, parlons infrastructure. La vérification de la mise en œuvre de la maison de démolition des constructions anarchiques est en cours depuis Solandi, lundi à de Bujumbura, en zone urbaine d'Obutelélé, où sont passés nos confrères les propriétaires de maisons détruites apprécie positivement cette activité. Toutefois, il regrette que ces techniciens envoyés, envoyés par le ministère de l'Intérieur ne font que le constat sans toutefois donner de lumière alors qu'il voudrait savoir si ce, euh, si ils peuvent, euh, alors qu'il voudrait euh, plutôt reconstruire. Il demande euh, euh, une réponse le plus vite possible. Reportage de Jérôme Hakitiman. Certains parmi les habitants de la zone Boutéré, quartier quartiers qui qui avaient déjà démori leurs constructions anarchiques tout le long de la route, apprécient positivement cette activité de vérification de la mise en œuvre et de la mesure et de démolition. Je soutiens l'initiative qu'ils ont prise de redresser la situation pour que nous puissions vivre une, une, une ville propre, dégagée pour la sécurité de tout le monde, pour la sécurité des, des passants et pour la sécurité aussi des occupants de ces maisons. Et je pense que ceux qui les ont mandatés vont redresser la situation en faveur d'autres monde. En ce qui me concerne, je pense que ceux qui sont venus en premier lieu et qui ont mis des croix sur, sur la clôture de ma parcelle, je pense qu'ils sont allés trop vite. Ils auraient dû, s'ils m'avaient demandé l'avis, s'ils m'avaient demandé de leur montrer les papiers, j'ai respecté scrupuleusement les bornes mises en place par les services de l'État, c'est-à-dire le service de l'urbanisme. Je construis à l'intérieur des bornes, donc il n'y avait pas de raison de démolir la clôture. Toutefois, ils indiquent qu'ils Voudrait mieux avoir la réponse sur place de la part de ces ingénieurs techniciens en exécution de cette activité de vérification si oui ou non, en démolissant, ils ont respecté les mesures. À toutes ces questions, ces ingénieurs techniciens envoyés du ministère de Titel. Leur répondent qu'ils ne sont concernés que par la vérification, donc le constat de ce qui a été fait. En combat, le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions poursuivait-il de donner la réponse relative Ces habitants de Buterere 1 demandent à cet fait que le feedback soit donné dans les meilleurs délais, afin que ceux qui n'avaient pas encore réhabilité la construction démolie puissent le faire en tenant compte de ce feedback. Sur ces le député Panfile Malaïka qui se base sur le code d'urbanisme et de l'habitat rappelle que la loi doit être suivie pour l'intérêt de la population. Il estime cependant que ces activités ne devraient pas avoir un penchant. L'on montre que l'élément n'est pas prêt. Mes pages euh, commerce à présent, les accords entre les commerçants burundais et tanzaniens présentent beaucoup d'avantages pour les burundais comme la facilitation dans les importations. C'est ce qui est dit par Antoine Mouzaneza, président de l'Association des commerçants burundais. Il précise que l'utilisation du lac Tanganyika et du chemin de fer constitue, on a tout suivi, Antoine Mouzaneza, président de l'Association des commerçants burundais à COP. On va y bénéficier beaucoup parce que vous savez que la Tanzanie est un pays qui aide beaucoup le Burundi et surtout le Burundi, vous savez que c'est un pays qui est encravé, qui n'a pas de voie directe sur l'océan. On doit passer à la Tanzanie. Alors, la présidente de la République tanzanienne a accepté d'offrir la facilitation des marchandises et la facilitation des biens en provenance du Burundi. Et aussi, elle a accepté de construire le port d'Okigoma très prochainement pour que la facilitation des marchandises passe vers Kigoma jusqu'au Burundi. Et ça va nous aider beaucoup. Ce qui concerne le transport, vous savez que le transport eh, terrestre, ça coûte énormément cher. Mais si on passe par Kigoma avec la, le transport eh, Kistre, ça va nous coûter moins cher. Et aussi, les Burundais qui vont bénéficier aussi à transporter les marchandises vers l'extérieur du pays, ça va aussi nous donner beaucoup d'avantages. Les deux présidents ont accepté de faire toujours la collaboration à ce qui concerne les échanges, les échanges surtout des marchandises qui proviennent du Burundi de vers la Tanzanie, de la Tanzanie vers le Burundi et de nous faciliter aussi, nous les commerçants, de continuer sans y avoir beaucoup de difficultés, ce qu'on appelle les barrières tarifaires. Alors ça va nous aider aussi à faire aussi les échanges d'expérience. À ce qui concerne les marchandises du Burundi, qu'on va exporter vers l'Europe ou bien vers les autres pays, la Chine et autres. Je pense qu'avec cet accord, ça va nous aider. Et le président burundais a accepté aussi de donner la zone de libre-échange. Vous savez que nous avons cette zone à Gatumba. Je pense que très prochainement, on va commencer le débit de construction de cette zone. Et ça va nous aider aussi vers l'exportation des marchandises vers le Congo vers la Tanzanie, vers la Zambie et vers les autres pays, jusqu'en Afrique du Sud. Ça, ça va nous aider beaucoup, ça va nous donner beaucoup des d'avantages. Ah, toujours en page commerce, les prix de certains vivres sont élevés dans les marchés de certaines communes de la province de Chibitoke, surtout en commune de et lugombo Certains ont connu une augmentation de 200 à 400 francs burundais, tandis que le régime de banane a augmenté de plus de 3 000 francs burundais. Les acheteurs de ces produits disent éprouver des difficultés pour nourrir leurs familles. Le directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage explique que certains vivres sont chers car ce n'est pas leur période de récolte, Alexis Daïragic. Le kilo de qui s'achetait à 1200 francs s'achète à 1400. Le kilo d'oriz s'achète à 1600 francs au lieu de 1450. régie de banane qui s'achetait à 8000 francs s'achète pour le moment à 12000 francs. -bois. La pomme de terre qui s'achetait à 600 s'achète à 900 francs. -bois. La pâte douce pour le moment s'achète à 1500 au lieu de 500 francs. -bois. les fruits qui s'achetaient à 500 francs s'achètent à 1000 francs. -bois. Là, c'est au marché moderne d'Ochimitoki. Les personnes rencontrées dans son marché en en train de se ravitailler, indique que les vivres sont chers, qu'il est difficile de nourrir les familles. Les vendeurs de ces produits de première nécessité précisent bien que les vivres sont chers, là où ils sont ravitaillés, que c'est pour cela qu'ils les vendent à ces prix pour avoir du gain. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, la prochaine bito Béatrice Nabenda, affirme que ces prix ne sont pas exorbitants, qu'il y a des vivres qui sont sur le marché, mais que peut-être ceux qui sont chers ce n'est pas. Dans la période de l'école. Depuis le talk, Alexis Ndairagije, Radio Tanganiro. Merci à Alexis Ndairagije. Je vous avais parlé du député Panfil Maraïka qui réagit sur les démolitions se basant sur le code d'urbanisme du et de l'habitat, qui rappelle que la loi doit être suivie pour l'intérêt de la population. Il estime cependant que ces activités ne devraient pas avoir un penchant. suivi plutôt. Le député Pamphile Maraïka dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganirou. La loi, en son article 28, c'est là où s'est stipulé les reculs. Les reculs qu'on doit respecter à partir des routes et des voies. C'est dans le deuxième paragraphe, alinéa 1, 2 et 3, où on dit que pour... des routes, on doit respecter 6 mètres à partir de l'axe de la route. Mais pour des breva, on doit respecter... 12 mètres. À côté de la route, ce sont des espaces publics qu'on appelle partiels. Et ces espaces, personne n'est propriétaire de ces espaces. C'est public. Personne n'a le droit d'attribuer cette partie-là à quiconque, sauf le président de la République. Alors, cette mesure qu'on est tenté d'exécuter, vraiment, c'est une mesure salutaire. Parce que ça va dans le sens d'avoir des villes salubres, des villes propres des villes qui respectent les normes. À gauche, à droite, on trouve des gens qui sont plus ou moins lésés et c'est plus ou moins compréhensible parce qu'on peut dire que la mesure a été prise d'une façon anticipative. On devrait commencer par la sensibilisation de la population, on devrait peut-être commencer par la vérification des documents à leur possession parce qu'il y a là où on démolit alors que les propriétaires possèdent des titres de propriété où on démolit même en dehors des bornes. notre constat, c'est qu'il euh, y a peut-être des deux points de mesure. Il y a des gens qui se plaignent comme quoi et on démolit et les maisons simples alors que les étages qui sont aussi mal placés ne sont pas touchés. Il faut qu'on procède à la vérification de tous ces cas. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de cabinets réservés aux journalistes sportifs dans les stades et l'insuffisance de salaire des journalistes sportifs, tels sont certains défis qui empêchent le développement de la presse sportive au Burundi dans le but de promouvoir le journalisme sportif au Burundi. Evariste Nzikobanyanga, vice président de l'Association des journalistes et des sports au Burundi, GSP appelle le gouvernement à construire les stades respectant les normes. Quant aux responsables des médias, ils leur demandent d'augmenter les salaires des journalistes et sportifs et du fait qu'ils passent beaucoup de temps sur le terrain pour suivre les différents jeux sportifs. Marie-Claire Cazenet. Les journalistes et des sports au Burundi sont devenus très nombreux dans nos jours et ils se donnent davantage pour satisfaire leurs auditeurs. Propos de Ivaris Tendiko vice-président de l'association des journalistes et des sports au Burundi à JSP en sigle. L'état des journalistes sportifs au Burundi se porte bien. Les journalistes sportifs sont très nombreux. Les journalistes sportifs sont courageux. On entend ici et là, dans les radios, dans les journaux, que le journaliste sportif au Burundi est sur terre. Ce vice-président de la JSP fit savoir que le salaire insuffisant et le manque de cabinets au stade réservé aux journalistes sportifs sont certains défis auxquels font face les journalistes sportifs au Burundi. Le défi majeur que je voudrais souligner ici est que les journalistes sportifs, ils sont nombreux, mais ce sont des volontaires. Les médias pour lesquels ils travaillent ils ne parviennent pas à donner un salaire suffisant. Ceux qui perçoivent le salaire, le salaire est très bas. Ça c'est le défi majeur. et notre défi est que dans les stades où se déroulent les Jeux, que ce soit le football, le basketball, le volleyball, on constate qu'il n'y a pas de cabine réservée aux journalistes. Donc, le journaliste, il doit se mettre parmi les spectateurs et le travail n'est pas vraiment de qualité. Everis Ndiko Banyanga appelle les directeurs des médias d'améliorer les conditions de travail des journalistes sportifs, tout en demandant au gouvernement de construire des stades qui respectent les normes. Ceux qui doivent jouer le premier rôle, ce sont les directeurs de ces médias pour lesquels ces journalistes travaillent. Ils doivent améliorer les conditions de travail de ces journalistes. Notre solution à à ces défis soulignés si haut, et que dans les constructions des stades, les concepteurs euh, doivent tout faire pour que ces journalistes trouvent un lieu favorable pour euh, prester, pour euh, travailler, couvrir tous les jeux qui se jouent sur les stades, euh, tant à l'intérieur du pays qu'à Bujumbur. Quant aux journalistes sportifs, sous vice-président de l'Association des journalistes et des sports au Burundi, leur conseille d'exercer leur métier en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Marie-Claire Kadzenez à 13 h 16 mais C'est par ici que nous mettons le point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana et Serafine Akizimana pour la mise en nom d'Eli. Ni Bello ni à, à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.